Te souviens-tu de notre première fois Je m'en souviens, on n'oublie pas ces choses-là. Te souviens-tu notre chanson d'autrefois Notre refrain faisait d'adouzi douda. Nous le chanterons encore. Alors, c'est notre chanson, mon cœur Qui nous remplit de bonheur Et tu chantes, je chantes da do, di do, di da Et mon amour reste à toi C'est notre chanson, mon cœur Qui nous remplit de bonheur Et tu chantes, je chantes da do, di Avec le temps, j'ai bien failli nous oublier. Ne t'en fais pas, je me rappellerai à toi. Oui, maintenant, je sais qu'il suffit de chanter. Tout comme moi, quelques dadoudis, doudous, nous le chanterons encore. Tu es ma chanson c'est notre chanson somoca qui n'a